Alhamdulillahi Rabbil Alamin Donc le shiikh Mohammed bin Adi dit Dans sa conférence Il commence en disant Louange Allah Seigneur des mondes Wa salatu wa salamu ala nabiyna Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi Bi ihsanin ila yawmiddin C'est que la prière Soit sur notre prophète Muhammad sallallahu alaihi sallam, ainsi que sur sa famille, ses compagnons, ceux qui le suivent convenablement jusqu'au jour de la rétribution. Inal insan fi hadhih al-hayat al-dunya. Inna ma qalqahu jalla wa ala ni'ibadatihi wa qade. Certes, l'être humain. Dans cette vie d'ici-bas, Allah ne l'a créé que pour qu'il l'adore et qu'il lui obéisse. Et l'ibadatou wa ta'atulillahi tabarrafa wa ta'ala la tatoun makboulatan illa idha tawafara piha amran Et l'adoration et l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être acceptée Si ce n'est lorsque quoi seront concrétisées deux conditions. Elle ameul awel. La première des choses. La première de ces deux conditions. Antakuna liwa jillah itabar akawata Allah alisa. Qu'elle soit donc que cette adoration et cet acte d'obéissance soient faits pour rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. نورده بها وجه الله و الجنان و الدار الاخره ونواشاسف اسيت ادوسيون كلاساتيسفاسيون الله انا هو تعالى الى ريكومبونس دو لا دوومور دو لا دوومور دو الاذل والان الامر الثاني الى دوزيام دي كونديسيون ان تكون هذه العباده على وفق ما Allah الله امر ou amarabihir rasouluhu sallallahu alaihi wasallam la deuxième condition c'est que cette adoration soit faite conformément à ce qu'allah a ordonné et à ce que le prophète sallallahu alaihi wasallam a ordonné fa hadan ishtarfa la tuqbalu l'ibadatuh illa donc ces deux conditions sont nécessaires sont indispensables pour que l'adoration soit acceptée Faitikhlasu lillahi jaya wa'ala. Fi jami'i akwalina wa a'malina aziz. Donc, la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes nos paroles et dans tous nos actes, c'est quelque chose de cher. Wal'abdu la yazal. Wal'abdu la yazal yujahidu nafsa. Ma'ani yateh. Et le serviteur ne cesse de combattre son âme afin de quoi afin de corriger et de purifier son intention. An-niyya tu asasun adhim liqabul al L'intention est une immense base, une base très importante pour que l'acte soit accepté. Qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها Et chacun sera récompensé en fonction de son intention. Donc quiconque émigre pour Allah et son messager, alors son émigration sera comptée comme étant pour Allah et son messager. Et quiconque émigre pour un profit du bas monde, pour un profit mondain à obtenir, ou pour une femme à épouser, eh bien son émigration lui sera comptée pour ce, pour ce pourquoi il a émigré. مع احترامي اخوان نرى كثيرا من الناس اول ما يبدا يتلبس في ظاهر الامر بالاخلاص شخفايا beaucoup de personnes qui laissent apparaitre au debut qui laissent apparaitre au debut انهم صادقين كما ترى بعد ذلك من خلال افعاله واقواله فيظهر لك فيظهر لك من هو نقد دعواه في الفرنسيه tu regardes ses paroles et ses actes et il s'apparait que et il s'apparait ceux qui Sa première prétention qu'il était sincère. Tu vas le trouver, qu'il va vendre sa religion. Ce sur quoi tu le voyais auparavant, comme bien et comme guidé, Tu le voyais dans le bien et dans la guidée auparavant Et eh bien tu vois, vois, vois qu'il délaisse ces choses-là, qu'il délaisse le bien et la guidée sur laquelle il était Pourquoi Pour un profil mandat. Oubi al-Ams, ma kounta ta rabu illa ma'a ahli l'hafi wal-huda wa ahli sunnati wal-hadith Hier, tu ne le voyais qu'avec les gens de la vérité et de la guidée, kami beli kepada Sunan di hadis. Walau hari ini, hari ini, sudah berubah perkara. Sudah berubah perkara. Dan hari ini, kamu lihat apa? Bahawa perkara telah berubah untuknya. Dia telah berubah. Dia Va falloir voir la finale, faire un vois donc dans un état autre que celui sur lequel il était dans ses débuts. Après qu'il était, après qu'il fut, avec les savants de la Sunna, il a vécu à travers ou y a géré la hâte, la fin de la vie. Alors qu'auparavant tu le voyais. Avec les savants de la Sunna, aujourd'hui tu le trouves en train de courir et de s'essouffler afin d'obtenir quoi De la dounire, un profit du bâton. Voyons qui maraboutent là Où aboutent-ils Même en n'ayant rien de la science et de la le voir, il va marcher avec un tel ou un tel parmi les personnes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 mais il dépasse encore, il, il, il, il va encore plus loin que cela. Afin de quoi Afin de s'innocenter, et afin de légitimer son acte, tu vas le trouver qui quoi Qui va lâcher sa langue. Sur quoi Sur les savants de la Sunna et du Hadith. Chuyo Hurubil Ams. Il va lâcher sa langue sont les savants, donc ils reconnaissaient les mérites auparavant. Wa-tarāzutā'ān al-waqtān fīhim, qui le trouve donc, qui le critique et qui le dénigre. Hāzā māta, ida waṣala ila ma yuridu min ulāhi, allādina dzamma tīlāhim. À quel moment il va être comme cela? Lorsqu'il aura obtenu ce qu'il ce qu'il ce qu'il voulait auprès des gens avec lesquels il s'est affilié, avec lesquels avec les gens auxquels il s'est attaché, une fois qu'il va obtenir de ce qu'il voulait, là il va lâcher sa langue sur les savants, les hadiths avec lesquels il était auparavant. Après ça, la douhia, il obtient un profi mondain ou des profis mondains. Habib Hamz, sourloque n'amalala. Hier, c'était un pauvre qui n'avait pas, qui n'avait rien. Waliaou, seyara tatahira, weshqa. Hier, c'était un pauvre qui n'avait rien. Et aujourd'hui, ma chavda, c'est une belle voiture. Un appartement, un grand appartement. Voire le rail d'Alger et bien d'autres choses. Hafarat laoudounia. Il a obtenu certaines choses du balcon. Il a quitté le mouvement radie mal. échange de quoi Le mouvement radie en baradine. En échange de quoi d'avoir rendu sa religion Baradine. Atarakah sunnah Wa ahlaha Wa rakibah bid'ah Wa ahlaha Il a vendu sa religion En délaissant la sunnah Il est en de la sunnah Et en se rattachant Et en tombant dans l'innovation Et en se rattachant au genre de l'innovation Tumma badaya'a taderu linafsili Bil arda l'ikibarisi Puis après cela Il vient et il, il, il, il, il amène des prétextes, il donne des prétextes pour se pour se pour s'y ressentir, des prétextes sataniques. Avol ma yabla, yahoul, rahoula, ils nous achètent des goûnes. Donc il commence comment en disant, ces gens-là, ils sont trop durs. Rahoula et machaire, ils des goûnes. Ces gens-là, ils sont trop durs. Ces gens-là, ils font de l'exagération. Ces gens-là, ils n'ont rien d'autre que quoi que de critiquer les gens, de parler sur les gens. Ces gens-là, il y a d'autres paroles, il y a d'autres avis sur la question. Wa haker, merci de suite. À taïn salihamidhi, jusqu'à ce quoi Jusqu'à ce qu'il sorte de quoi De la religion sur laquelle il était, de la sunna sur laquelle il était. Et à ce moment-là, il devient encore plus dangereux et plus néfaste que l'innovateur dit été innovateur à la base voilà un كلام لا نقوله رجما بعير ولا جزافه ces paroles et ces paroles parole, nous n'avions pas يعني on nous parlons sur des conjectures et des suppositions Inna ma min waka'il tajriba Wa waka'il ahda Ala ma da'il khamdil wa achirin Wa achirin asana Mais nous disons cela Selon les, avec l'expérience Et avec la réalité des faits Sur une durée De 25 ans Rubraq Un quart de siècle tamouvi tous cela Yata'allam ba'hum in lam afal hadha rubbama lahiqni ad-darar fil jami'a aw fil mu'assasa allati ana pretext. F'ach cela? Donc le renoncement de la sunna des gens de la sunna et pretexte quoi? Que si je ne fais pas ça, je subirais des préjudices Une, dans l'université dans laquelle je suis, ou dans l'organisation dans laquelle je suis, dans l'institution dans laquelle je suis. Il dit, si jamais je délaisse pas les gens de la Soudna et je, je, je ne me fais pas amir avec des gens de la Bidara, je subirai des préjudices dans, dans l'université dans laquelle j'étudie ou dans l'institution dans laquelle je suis. Nara Ils appellent à la fin là, ils disent là, alors qu'en réalité, c'est tout à fait le contraire. La réalité, c'est qu'il ne subira aucun préjudice. Il paye ta et donc, il se fait une, une interprétation de lui-même. et Ben vous vois, c'est une dite. Le chemin de quoi de l'interprétation, c'est un chemin qui est très large. On peut aller loin avec les interprétations, avec des poses d'interprétations. Mais là, il y a pas de daron. Il n'a pas subi de préjudice. Là, il n'y a pas rien. Al-Nahu Il n'a pas suivi de préjudice, mais ce n'est que, que son imagination. Il s'imagine que s'il ne réagit pas comme il le fait, il va subir un préjudice. Parahimallah, salamunassarih. Donc, qu'Allah fasse miséricorde à nos quereux prédécesseurs. Haïtu fatimu lihad, wa shabdadoukihi raya tajdid On va passer mes arrière-pens à nos plus prédecesseurs, qui ont été perspicaces et intrépides. Dans ces choses-là, et que même cela, il est nécessaire de le dire, il est nécessaire de le dire, il est nécessaire de le dire, il est nécessaire de le dire, il est nécessaire de personnes il est nécessaire de le dire, il est nécessaire de le de le dire, Si jamais il reste dans la sunna cette personne-là, si jamais cette personne-là reste dans la sunna, mais qui il se fait ami avec les gens de la bidha, et eh bien cette personne-là est en danger pour les, gens, pour les autres gens de la sunna. Et pour nous rejeter les kulliman arada l'akhirah. Pourquoi Parce qu'il sera une excuse et un prétexte pour tous ceux qui veulent dévier du droit chemin. Hadha rabbihi huwa ala sunnah fat tismi min min ilayha sura sunnah ama akthar man badat min majorite de ceux que je viens de citer le cheikh dit fa alarif annahu amruhum ila ahl al aqwal min majorite d'entre eux ils finissent par quoi ils finissent par devenir des gens de l'innovation et de la passion روه المرودي رحمه الله عن امام احمد رحمه الله عليه المرودي عقب في المرحوم عبد الرحيم الله دخل عليه في مرضه يحيى بن معيد وكيمه احمد رحمه الله De la maladie de laquelle il mourut le grand imam Yahya ibn Ma'in est entré dans la chambre d'aïman Ahmed l'imam Ahmed, je disais il était malade il était sur, sur son lit, allongé et l'imam Yahya ibn Ma'in est entré Fassal la maralee Ayah ابن معين السجيني محمد ويرد عليه السلام محمد رحمه الله الذي يطاع في السلام وكان يحيى مع امامته اقتاد بنفسه الحق في نشه الحق في القران يحيى Malgré son haut rang dans la Sunna et dans l'Islam, il avait répondu, il avait obéi, lors de quoi Lors de la tentation, lors des troubles qu'il y avait eu avec le en ce qui concerne la création du Maman, et à cette époque-là, les Muartazilas, qui est une secte égarée, qui ont des similitudes avec la secte des khawarich, des sectes Donc les Mu'atazilas à cette époque-là ont amené une ambiguïté aux gens en disant que quoi que le Coran est créé et que ce n'est pas la parole d'Allah et qu'Allah ne parle pas. Et ils ont réussi à emmener avec eux dans cette ambiguïté le gouverneur de l'époque. Et donc le gouverneur de l'époque a ordonné à tous les savants et à tout le peuple de prendre cette croyance que le Coran est créé et que ce n'est pas la parole d'Allah, et qu'Allah ne parle pas. Et il persécutait les gens. Pourquoi Pour qu'ils prononce cette parole, que le Coran est créé et que ce n'est pas la parole d'Allah. Beaucoup de personnes obéissaient par peur de toi, Par peur de des sanctions et des persécutions. Certains ont tenu jusqu'à ce qu'ils ont été tués pour être restés sur la croyance des gens de la Sunna que le Coran est la parole d'Allah et qu'il n'est pas créé. Et parmi ceux qui ont Obéit au gouverneur dans cela. Il y avait l'imam Yerian Boumarine. Yerian Boumarine avait quoi? Avait prononcé cette parole afin de quoi? Afin d'être préservé deux fois de la, de la persécution. Et l'imam Mohammed Râhim Allâh lui, par contre, il est resté ferme. Pourquoi Pourquoi est-ce que l'imam Arjbid al-Rahimadullah avait décidé de ne plus parler aux grands imams de l'époque qui avaient répondu et qui avaient obéi au gouverneur dans cela Parce que le fait que ces grands imams aient prononcé cette parole-là, ça a mis beaucoup de gens de la masse dans l'erreur. Car les gens de la masse suivent les savants. Si les savants restent fermes sur la vérité, alors les gens du peuple, les gens de la masse sauront que la vérité n'est pas celle à quoi on les appelle. Mais si certains savants acceptent et prononcent cette parole-là, alors les gens disent, bah, si ces savants-là ils sont d'accord avec le gouvernement, ça veut dire que cette parole est vraie. Donc c'est pour cela que l'imam Ahmed dans l'arbitre d'Allah, avait décidé de ne plus passer, de ne plus passer le salaire et de ne plus parler aux imams qui avaient répondu à cette rythme-là. Ce n'est pas... l'Imam Ahmed Rahmanallah ne lui a pas rendu le salat. A qui Yahya Abdelmarine. Yahya Abdel il faut savoir que Yahya Abdelmarine était très dur envers les innovateurs C'est pour cela que Cheikh dit, « Mankah Yahya ibn Ma'i ?» Le Cheikh Cheikh shir, le shir, dit, les shir, les shir, shir Ali, en rapportant cette histoire, il dit, « Et qui aujourd'hui est comme Yahya ibn Ma'i Dieu envers les innovateurs ?» Et malgré que Yahya ibn Ma'i n'était Dieu envers les innovateurs, l'Imam Ahmed Rahman ne lui a pas passé le salam, il n'a pas répondu à son salam. Non, à cause de ce que je viens de vous raconter comme histoire à rapport à, à, la, à la tentation de la tracée du Coran. Bah, akhada Yahya, Yahya, Yahya, Yahya, Yahya, Abdel Ma'in, il a commencé à croire, lorsque Imam Ahmed, il ne lui a pas rendu le salam, il a commencé à lui apporter, il a mis certaines excuses, pour dire qu'il était dans son droit de, de, de répondre, Yahya, Abdel Ma'in, akhada Yahya, Ya Abba Abdillah Hadith Al-Ammar Alaysa Yaqulul Allahu Azza wa Jal Illa man ukrih Wa kalbuhu mutma'inun bil iman Alam ya rubdu alayhi Ahmed Donc Yahya Abdu Ma'in Il commence à présenter des excuses Al-Iman Ahmed Il lui a dit Oh Abba Abdillah La kunyat d'Iman Ahmed C'était Abu Abdillah Il lui a dit hadith Al-Ammar Il est bien connu, Amal Ibn Yasir, lorsque les mouchriquines l'ont attrapé, lui et ses parents, et qu'ils les ont menacés de les persécuter et de les tuer, si jamais quoi, si jamais ils n'insultaient pas, le prophète, salallahu alayhi wa sallam, sa mère et son père, qui ont resté fermés, ont été tués, ce sont les deux premiers martyrs de l'islam, Ils ont refusé d'insulter le prophète jusqu'à ce que les associateurs les, les aient assassinés. Et Ammar, voyant cela, n'a pas supporté non. et il a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est venu le voir il a trouvé Ammar en train de pleurer et Ammar qui il disait Ils m'ont forcé à t'insulter le prophète sallalahu alayhi wa sallam lui a dit comment peux-tu comment peux-tu manquer c'est Ammar qui lui répond je ne trouve pas de la sérénité de la foi alors le prophète sallalahu alayhi wa sallam lui a dit si on vient te forcer à m'insulter, alors insulte-moi encore en plus dans ton cœur Tu réprouves cet acte-là, fais-le. Donc Yachem de Marie, il rapporte, il dit Ali l'Ibam, la hadith d'Araqa, qui sous la persécution, hein, il a insulté le prophète, salamahu alayhi wa sallam, mais dans ce cas, il ne voulait pas cela. Et moi, elle, ce qu'il veut dire à Ibn Mary, c'est que moi, hein, sous la menace de la persécution, sous la menace de la persécution, J'ai répondu à ce qu'ils m'ont demandé. Mais dans mon cœur, je réprouvais cela. Tout comme Ammar. Et puis lui, il dit également à l'Imam Ahmed, Allah n'a-t-il pas dit, sauf celui qui est contraint, alors que son cœur est plein de la sérénité de la foi Mais l'Imam Ahmed, ne lui a pas répondu à ces prétextes qu'il a avancés. Wahshaabi wajhih ila jari belakang ila jidar. Lima Muhammad, setor ne, ator, dia tourné le dos, dia sémis contre, dia sémis à regarder vers le mur. Dia tourné le dos ayah kedua Maryam. Walamun burfi wajiyah, dia na memang menghadiri Yahya. Tak keluar Yahya, wahai Uff, nafazir ilai, thumala yaqbal minna au temps où il n'a pas compris donc Yerkeem Doumarine est sorti de chez l'imam Ahmed en disant regardez, on vient on lui présente des excuses et il n'accepte pas alors qu'Allah se parle en tant qu'elle dit sauf celui qui a été contraint donc Yerkeem Doumarine est sorti énervé contre l'imam Ahmed Papa Hadar al-Alba à la blague de l'Imam Ahmed. Et il est resté devant la porte de l'Imam Ahmed. Car il était entré avec cette personne. Donc il est resté à la porte de l'Imam Ahmed. Attends que quoi que ces personnes-là sortent Les personnes avec qui il était venu visiter l'Imam Ahmed. Haqqa haraja Abu Bakr el-Marruzi. Jusqu'à ce que Abu Bakr al-Marrouzi est sorti. Faqala l'abu, Yani Yahya, kala al-Marrouzi, Mada qala Ahmad? Hele qala ba'rmi kaya? Qu'est-ce que Ahmad a dit? Ha-t-il dit quelque chose, une fois que je suis sorti? Faqala al-Marrouzi, na'ad? Al-Marrouzi, il a dit oui, il a dit quelque Katil dit, قال سامي اكو يقول حديث عن عمار حديث عن عمار الا ما تكرهوا قلوبهم وان باليمان يعني يتركه مشان كانوا راجعين دونك alors redite je racontai hier le djia hadith ammar le ammar hadith amma tu es obligé contraint n'est-ce pas alors que dia, dia reproche saya hari ini, de, de, de, untuk mengambil ini sebagai alasan untuk apa yang dia lakukan. Inna amarah, Rasulullah SAW, telah memberitahu mereka, Inni marahku ke atas mereka, ke atas orang-orang Muharam, kerana mereka tidak menghormati Rasulullah SAW. Mereka tidak menghormati Rasulullah SAW. Mereka dans le hadith de il l'Imam dit il a rapporté que Ramar a dit je suis passé Le Ramar lorsqu'il parle au prophète il dit je suis passé à côté des associateurs et je les ai entendus en train de t'insulter alors je leur ai interdit cela et je les ai blâmés Et lorsque je les ai blâmés, ils m'ont frappé. Ils l'ont frappé, ils l'ont frappé. Ils l'ont persécuté jusqu'à ce qu'ils l'ont forcé à quoi A insulter le prophète, salallahu alayhi wa sallam, aussi. C'est ça qui s'est passé dans l'aiguille de Ammar. Ammar, il les a entendus, à insulter le prophète, salallahu alayhi wa sallam. Il leur a interdit cela, il les a blâmés. Il l'a fait des éloges de Imam Ahmed. Il a dit, oh, Abu Abdelilah, Par Allah, Il n'y a personne En dessous du de ciel, Il n'y a personne Qui soit plus savant Dans la religion d'Allah que toi. Cherni Chouf, Al-Fab, Ammar, Barabu, Barda al-Ankara al-Iyim, Vous voyez bien la différence. Ammar, ils l'ont frappé. Après quoi Après qu'il les a blâmés. On n'est habitué la fois de Nabih sans l'endroit où Ali bin Hussein l'aime pas une Et c'est pour cela que le Prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit si jamais il recommence, alors toi aussi recommence. Rafel, Rafel demain. Ama antum qalus anadu, qalus ayadribouna tum. Ça veut dire tu m'oublies. Allez, ce que vous. Ils vous ont simplement dit, nous allons, dans le futur, nous allons vous frapper. Et vous avez répondu directement. Donc cette personne, pour revenir à notre cas, qui dit que quoi que oui, si jamais je ne me, si jamais, je ne me fais pas ami avec ces gens-là de, de l'innovation, ils vont me porter préjudice, ils vont me causer préjudice. Il y a Ibn Marhamoubaïja et donc il part avec eux directement. Il y a Bernardina et il pense à religion pour un profil mondain. Allez, le cher, je veux dire pourquoi qu il est dans la même situation que quoi que Pierre de Marie. Ni que quoi que. Ce ne sont que quoi qu'eux Des imaginations. Ils s'imaginent qu'eux, ils vont lui porter préjudice. Quand vous voyez bien l'équité et la justice et l'objectivité de Yachim Abdu-Ma'i. Après que quoi que Elmarouzi lui a rapporté ce que l'Imam Ahmed avait dit Il est remarquable qu'il ait répondu à ses, ses ampliments par lesquels il prétextait son acte et il légitimait son acte. Une fois qu'il a entendu la parole d'Ibrahim Ahmed, il a compris qu'il qu était Qu'il qu était dans l'erreur. Et donc il a fait les éloges de Marchmen. Ahmed. الله. هذا هو الحكم. C'est cela la compréhension. وَهَاؤُ لَ بَعْدِنَ فُمَدُّ يَأْهُمْ انهم عمر يتخيلوها ففسد دينهم ودنياهم اذا لا اذا غيروا leur religion pourquoi pour leur bannir a cause de quoi a cause des choses vont ils se faire a cause de choses qu'ils se font qu imaginer et donc ils ont perverti leur religion et leur principat فلا بقي لهم دين ولا قامت لهم دنيا Donc ni ils n'ont gardé leur prision, ni leur sunna, et ni non plus non, ils n'ont réellement yani, obtenu réellement quelque chose sur terre. Ils sont partis avec les gens de l'innovation, ils se sont souillés. Ils se sont salis avec les souillures de l'innovation. Ils, ils ont délaissé leurs frères de la Sunna. Ils ont délaissé les savants de la Sunna. Et ils sont partis avec ces gens-là, les gens d'innovation. Et quand il y a le salaf, il y a des gens les chi'abis, لا تسأل عن المرء بعد ثلاث قال في الجزائر قال سيه يتاقرت من الامام الشعمي رحمه الله قال هذا الليجان ديزاير اللي اللي سالت ديزاي لا تسالوا عن المرء بعد ثلاث يعني نكفوا دو كيسيون ونتاطرحش بل سور لتاف دي بيرسونه اطر ثلاث choses Mamsha, wa matkhala wa mahrabya, wa ilah manyajlis. Neree, ne t'interroge pas sur l'état d'une personne après trois choses. Avec qui il marche Chez qui il rentre et chez qui il sort et avec qui il s'assoit. Ceci a été rapporté par l'imam Esher, l'imam Allah, qui disait que les salafs ne se posaient plus de questions sur une personne après ces trois choses. Ils regardaient avec qui il marche, avec qui il rentre il sort, et avec qui il s'assoit. و ا جاء بقول الشاعر الشاعر عن المرء لا تسأل وابصر قليله فكل قليل ne t'interroges pas l'individu mais regarde quel est son compagnon car toute personne suit son compagnon فَخَاُولَ يَبِيرُونَ الْآجِلَةَ بِالْآجِلَةَ Donc ces jours-là, ils vont la vie future par la vie présente. فَأَمْرُ الْإِخْلَاسِ مَعْشَالَ الْإِخْوَانَ أَمْرُ الْعَظِيمِ Donc la question de la satirité, chers frères, est une question très importante. فَأَمْرُ الْإِخْلَاسِ فَأَمْرُ الْإِخْلَاسِ vois Dar al et la sincérité, c'est que l'homme ne recherche à travers son acte que la satisfaction d'Allah et la vie de l'au-delà. Donc il se tient droit dans la vérité et dans la guidée Voilà, il y a ce qu'il faut voir en et rien ne peut l'en détourner. C'est cela. 他們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 Actuellement, on met dehors une fille, et il n'est Alors pourquoi que, que la majorité de ceux qui sont comme ça aujourd'hui, la plupart d'entre eux, sont des gens qui sont impliqués dans les rangs de la Sunn, dans les rangs des gens de la Sunn, même s'ils s'y apparentent. Et la plupart d'entre eux sont des gens hein, oui, sur lesquels il y a beaucoup de choses à revoir. Walau nara sheda asnathim, ilahalah Sunnah. Inun voyong, tidak diberi de la parole que sur les gens de Sunnah. Obil muqabil, yagterun di ahil ahoy, walbidah, widadfionanahum, wibarrunlahum baatilahum. Et d'autre coté, tu les vois qui trouvent des excuses. Des gens d'innovation. Ils défendent les gens d'innovation. Ils justifient les innovations des gens d'innovation. Et avec les gens d'Assoune là, là, pas de miséricorde. À la moindre erreur, on te descend. Ça, ça met les gens d'Assoune. Avec les gens d'Abida, avec les gens d'innovation, non. « Attendez, peut-être qu'il a une excuse, peut-être qu'il a eu une mauvaise compréhension, il faut patienter avec lui. » Comme les gens disent Donc des fois ils vont dire sur ces sur ces gens d'innovation, où l'innovation est claire, ils vont dire « Non, ces gens-là ce sont des salafis. » Et ils disent qu'ils sont salafis. D'autres enfin, fois ils vont dire non, on peut pas dire qu'ils sont, qu on peut pas les sortir de la salafie. On peut pas dire non qu'ils ne sont pas des salapiers. On dit pas que ce sont des salapiers, mais on ne dit pas qu'ils qu sont sortis de la salafie. Moi, et ce genre de de parole. Et donc le shahidi, فَتَسَعَتْ فُدُورُهُمْ هَؤُلَاءَ وَلَمْ يَصْلَمَ السَّلَفِيُّونَ مِنْ أَصْلَاتِهِمْ رُومُ. Donc leurs cœurs ont été larges envers ces gens-là, ces gens d'innovation, alors qu'avec les salafis, alors que les salafis n'ont pas été préservés de leur langue. Donc ce genre de personnes, leur danger sur les salafis est plus grand que le danger des gens d'innovation ceux qui sont parmi les salafis et qui trouvent des excuses aux gens d'innovation et qui ne trouvent pas pour les salafis ces gens-là leur danger sur les salafis est plus grand que quoi que le danger des gens d'innovation. de l'innovation donc prenez garde à eux faites attention à eux Janganlah mereka mengkutuk Allah. Sehingga mereka berhati-hati. Jika ada orang yang menulis artikel ini, maka dia tidak akan mengutuk orang yang beriman, dan dia akan mengutuk mereka yang berbuat jahat. Jika anda melihat Qui ont ce genre de comportement, qui ne trouvent pas, qui ne trouvent pas d'excuses et ne cherchent pas d'excuses aux gens de la Sunna, mais par contre, qui trouvent des excuses aux gens de l'innovation. Eh bien, sachez que ces gens-là sont des cadavres, sont des menteurs.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 Bianahu hafallah ahli Sunnah dzarar bسبدهم وهم من اهل Sunnah. Donc vous avez vu le comportement d'Imam Ahmad vis-à-vis des gens d'innovation, mais carrément vous avez vu le comportement d'Imam Ahmad envers des grands imams de la Sunnah qui ont fait des efforts d'interprétation, qui se sont trompés. Donc la Il Ahmed al n'a pas accepté cela de l'un, n'a pas accepté cela deux, car il a eu peur pour les gens de la Sunna. Que quoi? Il dit qu'un mal, que le mal les touche à cause de quoi de ce comportement que certains imams de la Sunna ont eu. Et ce sont des imams de la Sunna. Malgré cela, l'imam Ahmed al-Rahman a ce comportement. Heureux. comme nous avons dit, il y a une heure pour les vendas, qu'ils suivent ces imams dans quoi Dans l'innovation et dans les garments. Ok, Fabien, vous avez dit, qu'en est-il de l'innovateur qui est clair Quelqu'un À la base déjà, ce n'est pas quelqu'un de la sunna. Ok, comme il m'a fait un petit peu, et le quraïn.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 cette innovateur Qu'est-ce qu'on voit Une division entre les gens de la Sunna. C'est quoi Parce que on a critiqué une personne. Nous n'avons rien à faire de la personne. Ce n'est pas la personne elle-même que à qui nous en voulons. C'est pas bon. Elle dit quelque chose de doumia. C'est pas pour, pour, une, pour une question de quoi De ce bâton. Mais c'est pour l'égarment auquel il appelle, Et l'égarment dans lequel il, fait, il plonge la communauté c'est pour cela que lorsqu'il lorsqu est critiqué, eh bien ceci quoi Ceci empêche son innovation de se propager et empêche beaucoup de gens d'être égarés. Et c'est ainsi qu'est le sunnite. Le vrai sunnite, il veut que tous les gens soient guidés et que personne ne soit égaré. Et c'est pour cela qu'il est content lorsqu'un innovateur est critiqué et lorsqu'on est en guerre contre un innovateur. Pourquoi Parce que c'est une, une manière. Hein les gens, à son nom, ferment la porte à l'innovation, après qu'elle ne se propage pas dans la communauté, voilà les haras là, mais haré sonna, les haré sonna et ça c'est une miséricorde que les gens de la sunna eux, envers les gens de la sunna et envers les gens d'innovation, envers les gens de la sunna c'est clair je pense, envers les gens d'innovation, pourquoi le fait de mettre en garde contre un innovateur? C'est une miséricorde pour lui, que les femmes d'un sunnah, hein. Combien on garde contre un innovateur Il D'une, pour qu'il cesse. Également, pour limiter son mal. Et lorsqu'on limite son mal, et bien ce sont des péchés en qu'il se prend. Car Allah Subhanahu wa ta'ala dit « Yachmilo auzaamahum »« Ou min auzaalil ladina yudillaudahum birayri'ilu » Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la traduction rapprochée du sens du verset afin qu'ils supportent afin qu'ils portent leur fardeau et une part du fardeau de ceux qui qu'ils ont égarés sans science l'innovateur comme ceci est venu dans le hadith « Man da'ayla balala kanada wuminel wizri mitla ujur, mitla auzari man tabi'a Donc, la deuxième pensée, dans les camins aux aires hincées, celui qui appelle en égarement, il supporte, il portera également tous les péchés de ceux qui l'ont suivi dans cet égarement, sans que cela ne diminue en rien leurs péché à eux. Donc, quand il appelle à une innovation, tous ceux qui vont le suivre, ce sont des péchés en plus. Il se prend, et lorsque toi tu mets en garde contre lui, et bien tu diminues de ses péchés. Tetapi akhirnya mereka tidak tahu. Maka majoriti daripada mereka tidak faham. Tetapi akhirnya mereka tidak berbuat. Maka majoriti daripada mereka tidak berfikir. Sebab hati, apabila masuk ke dalam hati, berlaku pada orang lain. Majoriti daripada mereka tidak berfikir. Mengapa? Sebab semasa hasrat masuk ke dalam hati, ia mengubah orang Donc le chiens nous dit que le sunnite, hein, il se réjouit lorsque quoi Lorsque l'on met en garde contre les innovations et contre les innovateurs. Là, ils ont déjà une note blême. Ils ne s'énerve jamais pour défendre les innovations ou les innovateurs il va rendez-vous par Al-Dabouleh, il s'agit de Si tu le vois qu'il s'énerve, lorsque les gens de l'innovation sont critiqués, si tu vois qu'il s'énerve, eh bien sache que cette personne-là n'est pas un sunnite. Cette personne-là n'est pas un salafi. Celui qui s'énerve pour défendre les innovateurs ou les innovations, cette personne-là n'est pas un sunnite et n'est pas un salafi. Eh bien, le roi mais c'est un menteur lorsqu'il prétend Faire partie des gens de la Sunnah. Ras al-Adenarif c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Rasulah Ces gens-là, leur sincérité est éprouvée. Leur sincérité est éprouvée. Hadith parmi Fatoum, donc voilà la voie des de la sunne, des, des savants de la sunnah. ou éleves de Salaf, c'est Et voici la voie des savants parmi les Salaf. Pas man Saa, allez, pas voix Sunni ou voix Salafi. Donc celui qui suit cette voix, lui est un Sunni et un Salafi. Wa man Saa, l'affa ou pas voix Et celui qui contredit cette voie, Il n'est pas un salafi, qui qu'il soit.